بسم الله الرحمن الرحيم ما ما كان عنوان الباب الثاني الباب. توحيد و... لا கேம் விசாயி وما فالتوحيد وما يكفر من الذنوب احسنت طيب الان ناخذ <تصفيق> ثلاثه ادله من هذا الباب كنا فو كومبليت اون ميداليل سي الاول premier دليل 3 بصح كي راه تي تي لو 3 ايام du باب حديث عثمان ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله ما منع حرم على النار ما نعوذ بدخول فيه خالدا ان امامنا الحديث الله الذي يقول ஜி லீஸ் போனோசே C'est sincère, comprend le sens et il n'y a pas de conséquences. Ensuite, nous avons fait un hadith de l'Abi Saïd al-Khudari. Nous avons fait un hadith de la question de son maquille. Ce hadith a été remis en question quant à son degré d'authenticité. Moussa demande à Allah de lui apprendre une kalimah. وقال الله كلا اله الا الله المسلمون توت ساعه الصلاه فما ذكر الله الله عن الحديث لا لا لا الى الله سبحانه وتعالى كلتني من الخلق وهي كلمه الاخلاص ليس نتكلم لشعبات اعلى شعب ابن الايمان قل لا اله الا الله لكن كما قلنا بمعنى بمعرفه معانيها والعمل بمقتضاها الله يتكلم والدليل بما اخفنا قال الله قال الله قال الله علاجي نعم وحديث انس رضي الله عنه <تصفيق> تعريفه الحديث هذا حديث انس الاخير كان هذا الميلاد في في يا ابن ادم اذا اتتني التراب تراب الارض قطا يا ولقيتني ولدت اشتك بي شيء نعم كل توحيد அபி சொலே கீ பூத்தன் يمر على الشيخ اصغر سقطوبا من يجب ان يسير شاطئ atento هذا بالكل الصحيح مع وجود الخلاف طيب الان نقول في الباب الثالث باذن الله تعالى وهو باب من حقق التوحيد دخل الجنه بغير حساب ولا عذاب C'est celui qui concrétise, réalise le Tawahid en train de voir au Jannah sans avoir à rendre le compte. Et c'est l'Arfa Moustawa. D'accord C'est le niveau le plus haut. Et ça nous permet de nous prendre le bâle tout à l'heure. Il nous permet de nous prendre le bâle. Il nous permet de nous prendre le bâle. Il nous permet de nous prendre le bâle. اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفَ وَلَمْ يَكُمْ إِنَا مُشْرِكِينَ Que cert, Ibrahim était une أمة lui seule constant dans l'adoration pour Allah Moura, euh, Hanif, on va l'expliquer, il n'était pas du nom des associateurs يقول cool, Fichar a dit le kalimat ابراهيم ماني ابراهيم سكي ابراهيم والخليل عليه السلام احد اول العزم من الرسل سي خليل الله كان عندي 5 او رسل de اول العزم وقد ذكرناهم وهو ابو الانبياء اذكروا عنه le père des prophètes et des messagers. Et que tous les messagers venus après lui sont de sa descendance. Qaminu hum Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi mu wa sallam. Il dit "Oumma", qu'est-ce que "Oumma" dans ce verset C'est un guide, un enseignant du bien, et il l'a appelé "Oumma" afin que celui qui suit le chemin du bien Donc là ça veut dire qu'un umma ici c'est un guide Qui enseigne le bien Il était <rire> nommé umma C'est à dire communauté entière Afin que celui qui suit cette voie Ne se sente pas isolé et seul Pour cause du peu de personnes Qui ont adhéré à cette voie là Peu de personnes Sont sur cette voie là Comme le qu'a dit Quand il y a un homme sur l'arbre Et si jamais tu obéis à la plupart des gens qui sont sur terre, ils te garantissent de cette santé d'Allah. Donc la plupart des gens, ce sont le faux. Et seul un homme sur mille rentrera au Jannah. Donc ne pas se faire leurrer par le nombre de personnes. Et le hadith à la fin du chapitre va appuyer cela également. Donc celui qui est seul sur le haq, on l'appelle Ummah. Kathalik. Même s'il est tout seul. Ou al-jama'ah. Ou al-jama'ah. non c'est tout ça qanitan ay khashya muti'an lillah wal kunut tawam al taa la qanitan c'est dire obéissance à allah et le kunut là c'est le fait constant dans l'adoration il dit كذلك بمعنى طول القيام hanifa وقد حفظ الحديث من هو حنيف مال حنيف قلت قول حنيف المجبر على والغير ان امم سوا اصد المجبره لله المعرض عن ما سواك سيكسكك الله السليم تومت اوتر كلي قال مايلان الى الشرك قصدين الى التوحيد celui qui se détourne du shirk et qui veut le tawhid لم يكن من مشركين كنتي با دي نوم دي مشركين ما معنى هذا Ça, c'est même le shirk qui fait l'école ou l'amal ou l'articade. Qu'il était préservé du shirk dans ses paroles, dans ses actes, dans sa croyance. Pas un gramme de shirk, rien du tout. C'est ça le hanif. Le mouahid, le khalis. Il dit dans le charme de Jumali « Il dit que Dieu s'il vous plaît dans l'aïe de l'aïe de l'aïe de l'aïe de l'aïe de l'aïe de l'aïe de l'aïe de l'aïe de l'aïe de l'aïe de l'aïe de l'aïe de l'aïe de l'aïe de l'aïe de صلى الله عليه وسلم ابراهيم كان اماما في الدين معلما الخير ودائما في خشوعه وطاعته لربه وهو معرضا الشرك كله بكله مقبل على التوحيد بجمعه خالصا من الشرك بجميع انواعه قولا وعملا واعتقادا صلى الله عز وجل نسطم في سوميساج ابراهيم عليه السلام اتى ان امام الامه عقيد dans la religion au Seigneur au bien tout le temps dans l'humilité l'obéissance une obéissance qu'on s'en souvenir se détournant du shirq et se consacrant au tawhid fakat purement surtout dans l'action verbale, gestuelle ou du cœur. Il dit Al-Fawaid ibn Al-Hadith: "Ana tawhid asr al-ajyan koulaha". Le tawhid c'est la base de toute théologique. ועדה, on l'a appris la dernière fois ثانيا, הुجوب אליכتدا بِإِبْرَاهِمْ فِي خَلَاسِهِ لِلَّهِ il est obligatoire de suivre la voie d'Ibrahim de le prendre en exemple parce que ça se fait envers Allah سبحانه وتعالى ثالثا, יنباري لداعياتي ان يكون قدواتن بِنَسِهِ لِلْغَيْبِ que le prédicateur doit être une personne exemplaire en lui-même pour les autres sans quoi il ne sera pas convaincant على معروب Quelqu'un appelle à une chose qu'il ne se fait pas... Les gens ne vont pas les prendre en considération. Et celui qui fait... Même s'il ne l'appelle pas... Les gens vont l'observir, vont le voir. Et ça va influer sur eux. Rabia en dawam, l'Ibarat ibn Sifat, l'Anbiya. Le fait de perdurer sur ta'aboud, l'adoration, c'est parmi les attributs des prophètes, parmi leurs caractéristiques. 5 ans, l'ayasar al-tawhid, que le touhid ne peut être valable si ce n'est qu'emblâment le shirk quelqu'un qui te dit je suis un wahid qui l'appelle à cela et pourtant le shirk qui le voit il ne dit rien alors qu'il peut, d'accord, son touhid ne sera pas complet à lui il y a un touhid qui est venu à l'amada, à l'isbet ou à l'nafi lui il est venu avec l'isbet mais le nafi c'est pas ça saadisan arad à la koreish, al jahiliya أَلَّذِينَ زَعْمُوا أَنَّهُمْ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمٍ فِي شِرْكِهِمْ Et cela refute justement les Quraysh des gens de la Jahiliya, ceux qui étaient avant le, le Nuboua, parce que ceux d'après, bon, ils s'est convertis, qui prétendaient être sur la religion d'Ibrahim, en faisant du shirk. Donc Ibrahim était Hanif. Le Sahaf est également cet appel qu'il y a aujourd'hui à la, la religion Abrahamique, comme ils disent. l'appel de l'unité des religions ils sont tous sur le shirk donc Ibrahim n'était pas comme eux ils n'ont pas le droit de s'affirer Ibrahim bariou minuhum non donc les gens prétendent beaucoup de choses et en réalité ces choses là ne sont pas acceptables, recevables il y a qu'un mounassabat al-ayani al-bab C'est quoi le rapport du verset par rapport au chapitre Alaythu dalat al-ayat wal-kalimatu wa anna man ittassafa bi hadhihi al-sifat al-arba' faqad istahaq istahaqa al-janna kama istahaqa ihraheem bighayr hisab wa laa 'iqab Celui qui sera doté de ces caractéristiques les quatre aura mérité le jannah tout comme Ibrahim l'a mérité sans compte et sans avoir de châtiment وعلى فرن عظيم فهذا كان الدليل الأول الثاني قل الله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآية ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وقلوبهم أَنَّهُمْ إِلَيْ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أَوْلَٰئِكَ يُسَعْدِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ سُورَة الْمُؤْمِنُونَ Dans le sas où Allah dit, ceux qui sont dans la crainte de leur Seigneur et ceux qui croient en ces signes de leur Seigneur et ceux qui ne, ne sachent rien à leur Seigneur et ceux qui donnent ce qu'ils donnent à dire c'est en quantité et dont les cœurs sont apeurés à l'idée de savoir qu'ils vont revenir dans l'arsenia ceux-là, c'est concurrence dans le bien et ils seront les premiers à la recevoir à dire la grande récompense mais c'est concurrence y'a coulo fi shakh al kalimati wa shahid min aya kama sayati walazina hum bi rabbihim la yushrikun هذكي لرسولنا السيد يا كلما منا خشيت ربهم اي خوفي فجلا peur de leur seigneur مش يكون كذلك خائفون يسوا بير ايت ربهم باسم الله seigneur العلامات دله على عليه وين عن sur le signe qui indique son hier ديسمبر الايات تسمى سماعيه اي شرعيه للسين donnés par la, la religion ou à l'ayat les signes donnés par la création comme le ciel le soleil la lune les ayats de Samaria ce sont les versets du Coran également les miracles qui ont été accordés au Nabi sallallahu alayhi wa sallam les ayats yu'minoun ayyusaddikou nabiha et par sa révélation à la vérité, ils croient en ses signes, ce qu'ils indiquent et ils croient. Ils n'associent pas. Ils n'associent pas, c'est-à-dire qu'ils n'adorent que Lui complètement, en apparence et intérieurement et extérieurement. Ils sont totalement sincères, c'est-à-dire dans l'adoration. Ils donnent ce qu'on leur donne. C'est-à-dire qu'ils donnent ce que j'ai donné. qui Dieu ce qu'il donne. Allah son compte et donne ce qu'il peut. Qulubuhum wajilah. Et c'est craint que leurs cœurs sont apeurés. Yusaliun ayubadiruna, يتنافسون. Les salihoun cherchent les bonnes actions et se concurrencent dans la chose. Celui qui fait le plus de bien. Maintenant, comment rejoindre entre le fait de dire que le Coran tous des gens qui sont apaisés à Zikr d'Allah et ceux qui ont peur. D'accord De revenir vers lui. La force بينهما c'est que le mo'min est en paix lorsque Allah lui a cité car lui il s'est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala qui est sur la vérité donc ça la pèse. Non, et la peur c'est la peur d'arriver auprès de son seigneur et de voir ses œuvres refusées. et de pas le pardon. Dès qu'il aura fait les causes. Quand la peur de également ce qui se passera au Meriyama. C'est effrayant voir tout cela. Quoi que tu fasses dans cette dounia, atalla anbiya. Mazyaqulun, in rabbi ghadiba al-yawm ghadban la yadhab qablahum mislahu, wa la yadhab ba'dahu mislahu, nafsi nafsi nafsi. Par exemple, on veut aller voir pour intercéder pour eux. On veut dire mon Seigneur, c'est une colère sans précédent et sans suivi. Moi, moi, moi en premier. Les NBA, ils ont peur. Là, on peut que dire des autres C'est un jour qui est effrayant. Donc, bien évidemment, ça fait peur. Ça fait peur. Et nul ne sait quel est son devenir. Donc, ça fait peur. Mais, si Hadidouna, les mu'mines, quand ils entendent le zikr, l'évocation d'Allah Azza wa Jal, ils s'apprennent. Ils savent que c'est la vérité. Et ils aiment cela. Il a dit les chars à l'ijmali. يَسِفُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَ تَعَلَى في هذه الآيَةِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَرْبَيْ صِفَاتٍ تَسْتَوْجِبْ مَدْحَاهُمْ وَسَنَا عَلَيْهِمْ Donc Allah عز و جل nous décrit dans ces versets qui sont les croyants par quatre attributs qui méritent qu'ils reçoivent des éloges d'accord يَخْشَوْنَ عَذَابُ اللَّهُ عز و جل qui craignent le jettement d'Allah وَيُسَدِّكُونَ بِأَيَاتِهِ المنزله والكونيه بدلالتها على وجوده وصدق رساله محمد صلى الله عليه وسلم كخو وصين descending universel d'accord et également les iferat est-ce qu'ils indiquent qui indique sa presence Allah سبحانه وتعالى et qui indique la verosite du message de Mohammed صلى الله عليه وسلم على ثاني ثالث وانه قد امتثلوا للترك الايات فلم يشركوا بالله شيئا Et que justement ils se sont uh... les hommes ont payé à ces versets. Donc, rien à se sou corter à Allah, جل, ni de parole, ni caché. D'où les cœurs qui s'apèsent, comme on disait à l'instant. Et le说ah, Et à ils de eux, à호, Ils de eux ne signent pas et de leur�에 ne露ent pas faire desõent. ti augeh il khair wa akhbara annahu muqaddis sabaq wa ghayrahum ilayha ils ont dit pour la la confiance qu'ils ont en leur seigneur et pour la peur qu'ils ont de ne pas se voir accepter ils ont fait beaucoup de dons de ce qu'ils ont car plus tu multiplies les actes et plus tu montes tu est comme on dirait le mot chance pendant son chance euh, comme on voit euh, l'occasion tu vois de d'obtenir la haiositi plus tu fais Toutes tes causes sont nombreuses pour que tu réussisses. Bien évidemment. Donc, il y a sa concurrence dans le bien. Qui fera le plus et qui fera le mieux. Et cela est louable. Cette concurrence est louable. Comme la ta'ala, il y a tout le monde qui est de l'amour dans le bien. Il y a tout le monde qui est de l'amour dans le bien. Sans cela, il y a sa concurrence, c'est les gens qui veulent le bien. Quand on a fait le fawait, il y a la peur de l'Azab-Allah. Il y a la peur de l'Azab-Allah. L obligatoire l'obligation de la peur cherchons d'Allah et comment on n'aura pas peur si on y croit c'est obligatoire qu'on ait peur celui qui n'a pas peur c'est qui n'y croit pas fa anien wujub al iman bi ayati Allah wa bidallatiha ala al murad il obligatoire de croire aux indulgences d'Allah sauvages ce qu'ils indiquent ça dit saint tahrim al shirki bi jami'i wa'ihi wa suwarihi la transgression du shirk sous toutes ses formes rabi'an al ihtimam bi qabul al a'mal min les sifat salihine que la personne fasse ce souci que ses œuvres soient acceptées sont parmi les attributs des des gens pieux istijaba al-munafasa istihbab afwan c'est istihbab aywa istihbab al-munafasa fi a'mal al-khayr le côté recommandé de devoir se concurrencer dans les œuvres de bien يقول مناسبه الايه للباب سيقول رابور دو فيرسي بارابور او شابيت حيث دلت الايه الكريمه ولان من اتصف بجميع الصفات وطهر نفسه من الشرك المحبط الاعمال فقد استوجب الجنه بلا حساب ولا عذاب لانه بذلك قد حقق التوحيد واخذ الجزاء من حققه وسياسي noble indique que celui qui sera paré de ces caractéristiques et aura purifié son sa personne du chiek celui qui a dû les œuvres le djinnali sera obligatoire et cela non seulement obligatoire mais en plus sera avoir honte de compte et sans ne de se voir de se voir de chaque moi ça va pas interroger ce qu'il a fait et cela pour qui aura réalisé le tawhid ou concrétiser concrétiser ثم الدليل الثالث هو آخر من الباب et lui il encore plus clair من وجه الدلالة على هذا الفضل يقول عن حسين ابن ابن الرحمن قال كنتو عند سعيد ابن جبير فقال أيكم رأى الكوكبال الذين مكافضة الباليح on tradiq تمام حسين ابن الرحمن il a dit j'étais avec سعيد ابن جبير et il a dit سعيد qui l'entre vous a vu 7 astres qui est tombé hier. Qultu ay Husayni di qultu ana. Thumma qultu amma inni lam akun fi salat walakinnni rudhi'tuh. Il a dit "Moi je l'ai vu, mais je n'étais pas entre face salat, mais j'ai été piqué, on dirait par un scorpion. Il a fait douleur. Il a empêché de dormir, il avait mal, c'est toi qui étais réveillé." Qal فماذا صنعتك كتشف سعيد لو دمون كيسكو كتعرف قلت له التقيت بصفي رقيا مامن قال سعيد فما حملك على ذلك كيسكو تصفح صلاه قلت له حسني دي حديث حدثناه الشعب قال وما حدثكم بكلا دي كيمفوا فوا فعل سلا سي حديث كوا رطت الشعب كي انتاب بيان اي سعيد لو دي كيسكو وا رطت كم حديث قلتو عَدَّفَنَا عَنْ بُرَيْدَ إِبْنُ الْحُسْيَيْبِ عَنَّهُ قَالَ لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أو حُمَّةٍ donc il a dit que بُرَيْدَ qui est le sahabi nous a apporté qu'il n'y a pas de rukya meilleur ou plus, euh, يعني, plus utile que pour le rain, le mauvais oeil et pour le vena les morsures volumeuses les piqûres venumeuses je sais qu'avant je traduisais mal حُمَّة je disais par fièvre à la base حُمَّة c'est que alif mamdoud sala fi'ankou la c'est humma ce akaha waqtifi c'est studio paravant dans notre دروس la c'est le picurevenimeuse qala qad ahsana man intaha ila ma sami' il a dit comme a bien réagi celui qui s'est contenté de ce qu'il a entendu c'est-à-dire il a agi sur le dalil c'est 7h du soir c'est 5h mais hadatha ibn abbas radhi anhu humma donc là, il dit cependant ibn abbas nous a raconté على النبي صلى الله عليه وسلم selon le prophète صلى الله عليه وسلم وردت عليهم الومام فرائتوا النبي وماعوا الرات والنبي وماعوا الرجول والراجولان والنبي ورسماعوا أحد والنبي لديك que les communautés m'ont été exposées et j'ai vu le prophète accompagné d'une dizaine de personnes ou un peu moins j'ai vu le prophète accompagné d'un homme ou alors deux, deux hommes seulement et j'ai vu le prophète venir seul. On dit ici un prophète certain. Mais tous eux étaient des petits nombres. D'accord Voilà, ils vous refia, lié, soit un azim. Mais en fait, j'ai vu une grande masse, une grande masse. Quand j'ai pensé que c'est qu s'agissait de ma communauté. Que fit-il à Moïse et à son peuple Là, j'ai supposé c'est Moïse et sa communauté, ce que tu vois là, comme grande masse. فَنَظَرْتُوا فَإِذَا سَوَادٌ عَذِيمٌ J'ai regardé ailleurs et j'ai vu encore une grande masse. Plus grande encore. فَقِيلَ لِي هَذِي أُمَّتُكُّ وَمَاعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفَا يَتْخُلُونَ الْجَنَّةَ تَبُرِي الْحِسَابُ وَلَعَذَابُ Il a dit, voici ta communauté. Et avec eux, 70 000 qui entreront le Jannah, sans rendre compte ni... Euh, châtiment. ثُمَّا نَهَدَا فَدَخَلَا مَنْزِلَ فحاض الناس في اولئك عصيت النبي صلى الله عليه وسلم descendu entrant dans sa maison et les gens sont en sorte ont commencé à discuter à débattre à propos de ces gens-là qui sont-ils فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم est-ce que il s'agit qu de ceux qui sont les sahaba ces gens-là وقال بعضهم فلعلهم الذين وردوا في الإسلام فلم يشتكوا بأي شيء n'est-ce pas parce qu'ils sont né en islam pas comme ceux qui sont des convertis qui n'ont jamais fait de chirq. Ayb wa zakaru ashya, ils ont cité différentes choses. Fa kharaja alayhim an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fa akhbaroohum. Donc le Nabi sallam est rendu auprès d'eux puis ils l'ont informé de leur question. Fa qalu hum allatheena la yasraqoon wa la yaqtoon wa la tatiroon wa ala rabbina tawakkaloon. D'où Hadith Sofiki, donc qui ne demande pas quoi faire surqia. et ceux qui n'utilisent pas de remède par cotérisation. Euh, Kay. Et ceux qui ne font pas preuve de mauvais augure. Tata euh, Tiarah, ça y a inchallah baibou. Et qui placent leur confiance totalement en leur Seigneur. Faqam'a Ukasha ibn Mihsan. Fa qala id'u Allah an yajalani minhum. La qala anta minhum. Donc Lakhasha, c'est le veu il a dit au Nabi sallamou alahu akbar qui me fasse euh être parmi eux. 70 000. Ahaha, kabiha, et, un autre homme levé, et a dit, on fait la même que Sa a, lui a dit, c'est fait la demande pour ஜின் على الله حسين سي ابن عبد الرحمن بن جبير le عباس ஜபர் ابن பத்துச qui parle du Hadith de l'Aroquia, Sahabi. On est Abbas, Qazarik, Sahabi. Il y a qu'on fiche à la kalimette. Bon, en vrai, avec la tradition, ça a été clarifié, mais bon. L'Abbas, d'accord. Quand il y a un bariha. Il y a un sac à tête, il y a un bariha. Il y a un bariha, c'est-à-dire qu'il est tombé l'année dernière. Quand est-ce qu'on dit le bariha Il y a Akrab, Leila, le Mardia. C'est la dernière nuit passée. Il y a un soir. C'est le bariha. Certains disent qu'on dit bariha après l'heure seulement. D'autres disent non Même pour aller passer. Lodirto. La daratu akrab. Lodirto, je suis j'étais piqué par une bête venimeuse. Irtaqaytu haysta manar ruqyah al-mashru'ah. J'étais fait ruqyah. La ruqyah qui est là j'y vais. Ma maana la ruqyah ta. Donc le hadith rapporté par Bouraida, hay la ruqyah anfa wa awla. Il n'y a pas de ruqyah qui soit meilleure. peu égitime que ce qui est fait pour soit même soit même sur euh le mauvais œil et sur les piqueveineuses. <murmule> <murmule> قال أحسن من انتهى إلى ما سمعت. C'est l'expression quand a bien agi celui qui s'est contenté de ce qu'il a entendu. من أخذ بما بلغهم من العلم فعمل به فقد أحسنه. Aïe, ce levet de vrai avec les, avec le que il a reçu. Tu ne vas pas plus loin de peur de tomber dans l'égardement, d'avoir agi sans rien. Dans le hadith, c'est un groupe de personnes, moins d'une dizaine de personnes. Je crois que c'est de 3 à 9. Là, c'est la masse. Ce sont des gens qui sont venus après lui, qui ne savent pas qui ils sont. Ce sont des gens qui sont venus après lui, qui ne savent pas qui ils sont. Ce sont des gens qui sont venus après lui. que les gens se sont mis à discuter de cela. Le khawd, c'est le fait du débat d'une chose. Mais sans vraiment savoir. D'accord Tu te dis et tu te dis. Tu ne dis pas que tu te dis. Tu ne dis personne à te dire qu'il n'y okay. a okay. personne okay. de le faire rouquir. C'est le fait de la fadl, dans les hadiths. Tu n'en as personne de le faire rouquir. Tu prends ton mal en patience et tu te rouquir toi-même si tu peux. فَلَا يَكْتَوُونَ لَيَتْلُبُونَ أَحَدَنْ أَنْ يَكْوِيَاهُمْ Qu'il ne demande à personne de les guérir par le kei. C'est par le fer chaud. Chauffer à blanc. Tout cela est permis. D'accord? Ce sont les choses qui sont permises. Le loqya, le kei, tout ça. Cependant, le noqs, c'est le fait de demander à quelqu'un de te le faire. Et le kei, le nabi SAW, dit que c'est makroor. Pourquoi? Parce que c'est un moindre guérison qui fait très mal, qui est très douloureux. Mais s'il y a besoin... Donc un hadith montre qu'il est légiféré, qu'il existe. « Il y a un peu de malheur, il y a un peu de malheur. » Le tirage va venir sur le fait de voir une chose et de dire « ça, ça porte malheur, ça c'est mauvais. »« Il y a quoi ça, il y a quoi ça. » Il y a un bebe qui va venir là-dessus. B'hazan Allah Ta'ala. Il y a un peu de malheur. Il y a un peu de malheur. Il y a un peu de malheur. Il y a un peu de malheur. Il y a un peu de malheur. Il faut prendre le tawakul. Et le vrai tawakul c'est quoi C'est que tu places cette confiance en Allah Azawajal Et que tu prends les causes Car le fait de se baser sur Allah Azawajal Seulement de se prendre les causes C'est une offence à la charia Car la charia appelle à prendre les causes Comme tu disais la charia, ce qu'elle dit, j'en ai pas besoin Et le fait de prendre les causes seulement de se baser dessus Sans se baser sur Allah Azawajal, c'est le shirk D'accord, c'est le shirk Donc, ta jema al-amraim Tu places cette confiance en Allah Et tu prends les causes Et tu prends les causes Car tu sais que le résultat ne viendra que Allah Tout résultat ne viendra que d'Allah subhanahu wa ta'ala. La cause est une cause. Comme a dit Allah عز وجل à Moussa, "Et frappe de ton bâton, l'eau." Est-ce que l'eau, le bâton est capable de faire d'ouvrir la mer en deux Non. Mais il lui a dit de le wajid le fait. Fais-le. Mais qui sait qui a ouvert la mer C'est Allah. "Wa ma ramayta thramayta walakin Allah rama." Et tu n'as pas lancé quand tu as lancé, mais c'est Allah qui a lancé. Il y a le Nabi, c'est celui qui avance le sable. Mais qui a vu que le sable est arrivé dans les yeux des ennemis C'est Allah Azza wa Jal. Mais lui a fait la cause. La cause ne dit pas elle, elle, elle, elle, ça ne va pas faire ce que je dois faire. Si dans la charia, il y a une preuve que cette cause-là est prise en compte, fais-la. Fais-la. D'accord Fais-la. Antaminuhum. Aït talhakbihim. Il a dit ça, le Nabi Sramakia. Tu fais parmi eux. Tu, tu, tu es parmi eux. Et ce mec a beau qu'a chais il a dit ça à l'autre homme pour différentes raisons certains disent que il n'a pas voulu ouvrir la porte à tout le monde que tout le monde dit moi aussi moi aussi moi aussi et d'autres disent que c'était un homme qui n'était pas cela il n'a pas voulu le vexer ou quoi et d'autres disent que c'était un homme pas bien un منافق à différentes raisons donc ce hadith confirme ce qu'on a dit au début du chapitre que le nombre n'indique pas la vérité des ambients on venir tout seul des ambients on venir avec d'autres personnes Les NB vont venir avec seulement neuf, moins de dix personnes. Et d'autres vont venir avec une masse entière. La quantité n'est louable que ce qu'il y a sur la vérité. D'accord Et la plupart des gens, ce sont le barthel. C'est une réalité. Donc ne jamais désespérer de se dire, on est seul, il y a personne qui m'écoute, personne qui est avec moi. Tant que tu es à la yakin que tu es sur le hak, d'accord La taklak. Ne t'inquiète pas. Hum hum hum. كما قال تعالى صل عليك بخن نفسك الا يكون مؤمنين مي تصبك سوك دي tristesse tu ne crois pas مي تنعط الاثر سي علاك يديسيد لا guide de kib يقول الشاح الجمالي يخبرنا حسين ابن عبد الرحمن عن محاوره جرت بينه وبينه التابعي سعيد بن جبير في شان رقيا دونك لا Hussein ibn Abdurrahman wa Zafram d'une conversation qu'il a eu avec Saïd Boujebbe. Fichaine al-Ruqya, au propos de la Ruqya. On a dit que Hussein l'a mordu un scorpion et il a été guéri par la Ruqya légitime. Différent que Hussein s'est fait piquer par un scorpion. Puis il s'est fait la Ruqya de façon légisérée. Et Hussein a dit justement cela pourquoi il a pris cela pour ne pas faire preuve de riya, déjà j'ai la salat. Tout ce que la femme les porte. نخوي باك جي سلاك كيم لي لا سي ج بكي با سكو بوان عدم تواضعه عدم تواضعه ولما ساله سعيد عن عن دليله اخبره بحديث الشعبي الذي يبيح الرقيه من العين والصمم فمدحه سعيد على ذلك قصيد سعيد ما ليس يكون دليل او على جل صوره Ce du jeu quand il dit c'est quoi de dalil, ils le dalil, je prends de mal. Il dit non, ça lève devrait d'Alil, un autre. D'accord. Le Nabi ça c'est on ne peut pas dire c'est nul dalil ce qu'il dit. Bien à chaque. Mais après entre les Sahaba, on va faire une chose, ce qu'il faut que les Sahaba ne sont pas faillibles. Les Sahaba de Maudé, à ce qu'on entend le Nabi dire cela, il veut dire "Naam". Les Tabi'i bab awal qui vont le dire de qui a entendu cela Il va dire de Attel et de Attel ou de Attel. Pour agir sur le ilm. Donc de là Saïd a vanté, a fait les louanges de Hussein. de fait qu'il a jeté qu'une. Mais qu'il a raconté un hadith euh qui habite de ترك الرقية est pas donné de hadith qui appelle à délaisser la ruqya. Il y en a qui appelle à délaisser la demande de la ruqya. C'est ça qui est savable. Je sais pas pourquoi l'auteur n'a pas dit comme ça. Parce que faire ruqya ça même, il y a pas de mal. Faire ruqya quelqu'un, il y a pas de mal. Là où le nox il vient, c'est de demander à quelqu'un de te faire ruqya. وهو حديث ابن عباس الذي يتضمن الصفات الاربعه التي من تصف بها يستحق الجنه بلا حساب ولا عذاب وكاسويك لو ستي الحديث لابن عباس دوسو كيزون كونسيكت كارستيك اي كي ميريتون دونترو جنه صون كونط ان دو كونط اي صون شاتيمون وهو عدمت الرب الرقيا ليفاد نو بادوندر الرقيا وعدم الابتواء ليفاد نو باس سونيه باك كوتريزاس كوتريزاس كوتريزاس وعدام تشاؤم لفادو نو با فا بروف دو موفوزي اا سوبرستيسيون دو موفي موفوزو غيا موفوز پرهجش واصيف قد اعتماد لله ايه كي ال تاوكل بروف دو تاوكل ولما تربع وكاشه من النبي صلى الله عليه وسلم بان يدعو له ان يكون منهم اخبره بانهم معهم راس وكاشه عدمد النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله avant qu'il compte parmi ces gens-là, le même Salam l'a informé qu'il est qu'il est pas meilleur à la base. Et lorsqu'un autre homme est venu vers le Hadith, il a adouci le Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam, il a fermé la porte et coupé le lien. Il y a quelqu'un d'autre a demandé la même chose, le Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam lui a répondu avec douceur afin de fermer la porte, d'accord, que les gens ne se mettent pas enchaînés à demander la chose. Et d'autres riwaya, d'autres raisons ont été données. يقول الفاوائد من الحديث ابتعاد السلاف عن الرياء واسبابي لأن السلاف اتتلوان دوستاتشون دوستس كيامنا ثانيا طلب الحجة على المذهب qu'on demande la preuve dans ce qu'on fait pourquoi tu fais du talabi et toute telle chose donne ta preuve ثالثا جواز روكيا من العين والحمة روكيا مشروعة و هي مكرات من القران والادعيات المشروعه باللسان العربي permission de faire ruqya contre le mauvais œil et contre les piqûres venimeuses mais la ruqya qui est légiférée ce qui est basé sur le Coran sur les invocations connues et en langue arabe et qui se comprennent dans le sens sont compris rabi'an umq ilm as-salaf la profondeur de la science des salaf khamisana al-amal bil kitab wa sunnati muqaddam ala kulli madhhabin في الفتوى vraie avec le Kitab et la Sunna sur les priorités de tout mazhab. ايوه هذا هو الحق. والدليل بقدوم النصوص. سابعا فيه فضائل السلف وحسن ادبهم وتلطفهم في تبليغهم. اسمك المرد السلف ولابو comportement و la douceur qu'ils avaient dans la transmission du hadith. سابعا تفاوت اتباع الانبياء من حيث القله والكسره وانعدام الادباء لبعضهم. qui montre que les professeurs seront de différents niveaux par rapport à leur suivi. Leur suiveur plutôt. Certains en auront beaucoup, certains en auront peu et certains n'auront pas du tout. Ce qui ne rend durin de leur de de de leur rang. Faminan, <coughs> n'est-ce que la hujja محصوره في الاغثيريه. L'argument n'est pas basé justement sur la majorité et la grande quantité. Tasian, فضيله موسى وقومه. Au قوم, le mérite justement de Moussa de son peuple. عَاشِرَنْ فِيهِ تَفْدِيلُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهَا صَلَى اللَّهُ سَلَمْ أَلَى صَلَى اللَّهُ سَلَمَى Ce qui montre la préférence de cette communauté, de l'islam, aux autres. Et dans une version, il est venu que chacun de ces 70 000 aura avec lui 70 000 autres. Chaque 70 000 aura avec lui 70 000 autres. نعم. عَادي عَشَارَ حِرْسَ السَّحَابَةِ الْاَلْخَيْرَ Qui montre le soin que les sahabas portaient au bien. ثانيا عشار جاواز المناعظرة الوصول الالحاق qui lui permet de débattre, de discuter calmement pour arriver à la vérité avec une bonne liaille entre les gens de bien mais avec les gens de Hawa, là d'accord, là ثانيا عشار, treizièmement إِنَّ مَنْ أَخْرَزَ هَدِي الْحَاسَاِلْ الْأَرْبَعَ الْمَسْكُورَ فِي الْحَادِثِ فَكَدْ حَقَّقَ الْتُوحِيرُ وَدَخَلَ الْجَنَّةِ Celui qui aura justement réuni ces quatre caractéristiques en lui, cité là, en ce hadith, aura concrétisé le tawhid et rentrera au Jannah. Rabi Achar, j'awaz talab al-du'a min al-il-fadl, qu'il est permis de demander des invocations aux gens de mérite. Comme l'a fait Okacha avec le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est permis également, les, on a dit, les euh, tawassouls et les mashru'as, comme on en a parlé hier. 15. الجام بين حادث الشعبي وحادث ابن عباس أن الأول يفيد جواز الروقيع إذا تفورت أو توفرت فيها شروط الجواز وحادث ابن عباس يمنع منها إذا لم تكن كذلك كمان ديوتون الحادث celui ده بوريدة celui ده ابن عباس c'est que celui ده ابن عباس plutôt celui ده بوريدة متابعة المission ده الروقيع c'est les conditions sont réunies السبب ده ابن عباس dit que roq -e n'est pas permise alors en absence de conditions et quand en fait -e, il s'agit de babala arqia inshallah il dit en occasion de hadith le bab c'est كل rapport du hadith par rapport au bab حيث دلل الحديث على ان من احرز الخصال الاربعه المذكوره في الحديث فقد تحقق توحيده ودخل الجنه بلا حساب ولا عذاب donc le hadith indique ceux qui ont uni cette caractéristique là يذلون الحديث ورقموا التوحيد ويدخرا الجنه صو حساب ولا عذاب ونسال الله عز وجل ان يجعل من هؤلاء الذين حققوا التوحيد ودخلوا الجنه الجنه بلا حساب ولا عذاب فانه ولا كل شيء قدير والصبرك بحمدك لا اله الا انت استحقك وتبقىك